La réalité, c'est cool, mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Et tu peux. Salut tout le monde et bienvenue sur la réalité augmentée, ta réalité à façon twistée. Je vais gagner ton animateur et avec moi. Luc Desormeaux! Salut. Il y a quelques secondes, on parlait de hockey, fait je pense que je vais t'appeler Jerry Goodmou. Ah, ça fait pareil. C'est un bon gars, Jerry. Fait que c'est ça. On fait une poque, hein. On parle de Radulov, on parle de... du Canadien, c'est ça. Hein? Ouais, ouais. Bon, on pourrait, hein? genre Radulov qui est parti à Dallas. Spoiler, si vous le savez pas, mais ouais. Euh... Mon gars est très très content. Mon gars aime plusieurs équipes dans la Ligue nationale. Toutes les équipes donc qui un... Ouais, donc toutes les équipes qui ont un chat. Hein, les panthers les prédateurs euh, <rire> même même même euh, même les sénateurs parce que la la la mascotte de des up. sénateurs est un chat tu sais euh, mais ils aiment les stars de Dallas je sais pas je pense pas qu'il y ait de chat dans les entourages peut-être que le propriétaire a un chat blanc qui flatte qui négocie avec Radulov euh, tu genre genre la mafia non, je sais pas mais euh, ça mais les stars de Dallas aucune... je pense c'est pour Jimmy Ben je pense qu'il aime bien euh, Jimmy Ben mais euh, mais c'est ça donc il, mon mon fils est heureux parce que Radulov est allé dans une des équipes qu'il aime je non. souhaite je souhaite beaucoup de de succès euh, à Radulov on l'a aimé à Montréal puis ok c'est assez large ouais ouais <rire> mais c'est ça mais c'est un peu décevant qu'on l'ait pas ici mais je veux dire tu sais moment donné je hey, viens de te dire que c'est assez de hockey? Ah oh, oui, ok, ok. Depuis ouais, quand je, je t'écoute? Mon autorité! <rire> Laquelle? <rire> Laquelle! Cette semaine, on va vous parler de Atari Game Over, qui est un documentaire de 2014 qui a été euh, dirigé euh, par Zach Penn. Et euh, petite question quiz... Où pour... avons-nous pu... Pu, le... hey, avons pu le connaître auparavant, Zach Pen? Euh, Zach Penn n'a pas été le directeur d'un autre film euh, à succès. Euh... Non, euh, pas le directeur. Non? Euh... Non. Euh, ok, il, ok, il, il a écrit. Oui. C'est un film, Il a écrit, je pense, des films d'X-Men, affaire de même. Il est un petit peu dans le giron euh, de Marvel. ouais tout à fait ouais, écoute ouais. je te fais la, la nomenclature de, euh, nomenclature des films connus de Zack Penn ok il a écrit euh, last euh, last action hero mm -hmm. avec euh, Schwarzy ouais qui était très bon film ouais Qu on devrait euh, on devrait faire un jour a mané c'est un super bon film je ouais, ouais. très très euh, animé, euh... ouais un, un bon film d'action que a, a était un peu boudé mais je sais pas pourquoi ouais. À la fin de la vague des, des films d'action des années 80. Ouais, ouais. OK. T'as un petit peu retard, mais regarde. Ouais. Euh, ensuite, Inspecteur Gadget, X-Men 2, mm -hmm. Electra, mm -hmm. Fantastic Four. Electra, ouais, ouais. Non, c'est ça. Mais tu vois, il y a des hauts il y a des bas. Ouais, ouais. X-Men The Last mm -hmm. euh, l'incroyable Hulk, mm -hmm. The Avengers et Karate Kid 2. <rire> qui est pas sur encore, qui est en production. Et Re euh, Ready Player One que tu nous as parlé il y a... deux ou trois shows là que tu avais lu le livre. Ouais, qui va euh, qui va s'en venir euh, oui, Ready Player One qui est qui est très bon, qui aussi euh, Ernest Cline qui a écrit Ready Player One et euh, aussi dans le film Atari Game Over. Mais tu as oublié, il y a un autre film que tu as oublié qui a qui a fait euh, Oh, Men in Black. Euh, ben moi je l'ai pas dans sa fiche de parce euh, qu'il a pas été, il a, il a été il a été sur le sur l'équipe de d'écriture du film mais il, a, il a pas été crédité ah, il y ouais? a beaucoup okay. d'acteurs et d'écrivains des fois qui ont des petits rôles ou des petites choses à faire dans un film mais ils sont pas crédités mais il est dans il est dans Men in Black et il a pas été crédité de son de son, euh, son son appartenance ou son son rôle dans l'écriture de Man Black. Ah bon ben écoute euh, tout tout ça pour dire que il est capable du meilleur comme du pire. Ouais c'est ça c'est pas un épais c'est un gars qui a roulé sa bosse dans le monde euh, du du film geek hein c'est ça. Et euh, ça donne une certaine crédibilité au documentaire qu'on va vous parler aujourd'hui. Ouais. Atterri Game Over. Oui. Raconte-nous, Luc, tu commences à connaître le... comment j'aime faire le show après 202 épisodes. Dis-nous un petit peu, peu qu'est-ce qui se passe dans ce documentaire. Ben, Atari Game Over, ça relate l'histoire d'Atari, euh, un peu de l'Atari 2600, un peu comment ça se passait aussi dans ce temps-là chez Atari. Euh, et puis, euh, ça va nous... aussi, C'est surtout l'histoire... Euh, je, vous en avez sûrement entendu parler si vous êtes un peu un peu geek puis si vous l'êtes pas ben probablement que vous êtes en train d'écouter un show que vous avez jamais écouté avant parce que <rire> c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qu'on fait euh, c'est l'histoire il y avait une rumeur puis un, un, un vraiment une légende urbaine comme quoi Atari avait enterré des millions de copies du jeu ET l'extraterrestre euh, qui a sorti euh, je pense en 83 puis euh, le jeu était tellement mauvais qu'Atari se serait débarrassé de copies et les aurait enterré dans une décharge publique pour euh, s'en débarrasser puis être capable de De, ce appelle en anglais un write-off, c'est que si tu fais juste l'enlever de ton inventaire, tu déclares une perte, puis c'est tout. Tu mets pas de casse à la tête à les vendre et tout ça. Donc, non, non, tu veux surtout pas maintenir la dépense qu'est de l'entreposer. C'est ça, puis de l'envoyer, puis de te faire retourner parce que le jeu était tellement mauvais que les magasins voulaient retourner le jeu à un moment donné. Donc c'est un peu ça qui a lancé ce documentaire-là. C'est est-ce que vraiment Atari ont enterré ces jeux-là Et c'est ce qui a Selon les rumeurs encore, ce qui est pas nécessairement vrai, c'est euh, ce qui aurait entraîné le crash de l'univers du jeu vidéo à mi-des-années 80, là, comme 83-84, où le jeu vidéo était plus hot. C'est un marché qui est totalement mort jusqu'à jusqu temps que Nintendo décide de lancer une petite console inconnue qui s'appelait le NES. En 86, c'est ça. Donc côté a, de Japon puis 87 en Amérique. Il y a eu trois ans là de où ce que c'était vraiment pas à mode de sortir une console puis à part si tu voulais vraiment faire faillir rapidement certaines consoles de jeu. Donc c'est <rire> vraiment l'histoire alentour de ça. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça et tout ça Donc c'est ce qu'on regarde dans ce documentaire là qui est très très bien écrit. Euh, la narration est, est, est, est bonne aussi, je me rappelle pas. J'ai regardé bien des documentaires, je me rappelle bien. Euh, C'est un, un acteur connu qui fait le... Qui fait la narration Non, non, c'est Zach Pen directement. C'est Zach Penn qui le fait. Ok, c'est un ouais. autre documentaire que j'ai regardé. C'est un, c'est un autre. C'est, c'est le gars qui, euh, qui est l'acteur principal dans le film, le, le, le jeu de Microsoft, le euh, Quantum Break, qui fait le, le la narration. Mais c'est dans, je pense, c'est dans Video Game de Movie. Je n'ai trop regardé dans du même coup. Là. <rire> je me mélange. Il y en a quelques-uns sur, euh, il y en a quelques-uns sur Netflix. Super intéressant. Ouais, c'était euh, gay, de savoir euh, peine à ça m'a pas Ouais. Il y a moyen d'avoir un peu de matériel. Ça va. Un. Une des branches qu'on voit particulièrement dans ce documentaire-là, c'est la création euh, de jeux euh, à l'époque d'Atari. Ouais. Et moi, ce qui m'a étonné encore une fois, parce que c'est la deuxième fois que je voyais le documentaire, mais ça faisait un bout de temps que je l'avais pas vu, puis ça m'était comme sorti de la tête, c'est comment est-ce que ces jeux-là, qui se vendaient à des millions et des millions de copies, mm -hmm. étaient finalement le produit d'une seule personne. Ouais, c'est une personne qui. qui avait euh, quelques semaines c'était c'était comme normalement c'était comme quelques mois pour développer un jeu mais quelqu'un avait une idée c'est cette personne là qui développait le jeu de A à Z puis Atari avait euh, comme comme politique interne que la personne qui écrivait le jeu avait même pas son nom sur la cartouche ou dans il y avait pas de de crédit à la fin du jeu tu sais maintenant tu finis un jeu là tu en as pour Quasiment aussi long que le jeu t'a pris, surtout si c'est un jeu de Call of Duty ou quelque chose de même. Là. Ça te prend quasiment autant de temps de passer à travers les crédits là, que de jouer, au... que de passer à travers la campagne. Fait que c'est, c'est, ça a changé. Euh, c'est un peu comme, à part... un, un, un peu comme c'est un, c'est un segway là, un peu comme George Lucas avec, fait avec Star Wars, c'est que au début puis encore aujourd'hui, si tu regardes le le nom des acteurs apparaît toujours au début du film. Ouais, Lucas, mais pas, de, pas dans les Star, Star Wars parce que George Lucas a dit ça va ça va déranger les gens ça va les sortir de l'environnement dans lequel je veux les embarquer donc on va mettre les crédits à la fin puis c'est presque juste dans les Star Wars parce que as aucun nom au début du film c'est tout à la fin tandis qu'un autre film tu regardes toujours as toujours le nom des acteurs principaux qui flashent au début il un... fallait qu'ils se battent contre la guilde des réalisateurs puis tout ça là ça y a pris beaucoup de mais en tout cas pour dire Atari, aux autres c'était ton nom est même pas dans le jeu Sauf, il y a un créateur de jeu, puis là son nom m'échappe, il y en a trop, qui a fait le jeu Adventure sur Atari 2600, qui est un jeu qui est vraiment quand même profond. Là. On en parle beaucoup dans Ready Player One justement, où tu es un aventurier euh, sous forme d'un carré qui cherche des, ép des épées, puis des, des arcs et des flèches sous forme de triangle. <rire> et, qui ouais. se, et qui se bat contre des monstres qui ont un peu plus l'air de dragon et d'autres choses comme ça mais c'était vraiment rudimentaire comme graphique dans ce temps-là et puis il y avait ce qu'on appelle un easter egg, un œuf de Pâques si tu trouvais une certaine clé dans un certain donjon puis tu ramenais la clé dans une certaine place, dans un certain donjon ce qui était marqué au milieu de la pièce c'était le nom du créateur du jeu Atari ne s'en est jamais aperçu parce que personne est allé dans cette pièce-là en faisant euh, la quality control, là, regarder si le jeu était aux normes d'Atari, tout ça. Donc, ça a passé comme du beurre dans la poêle, puis son nom a été a été divulgué aux gens qui cherchaient ça. Parce qu'un coup, qui ont commencé à trouver, tout le monde essayait de trouver la pièce où son nom était. Là. Mais euh, c'est le premier ça, jeu... avec un Easter Egg puis avec le nom d'un créateur dans le jeu. Ouais, c'est l'air pré-internet aussi de où est-ce que ces informations-là voyageaient mais de bouche à oreille là, ouais. ou dans ouais, les ouais. magazines ou des choses comme ça et quand euh, ça venait de déformer, dont entre autres cette légende urbaine là que le jeu était e aurait été en, enterré dans un dans un graveyard dans une euh, comment on dit ça? C'est dans une décharge publique. Là. Un dépotoir, oui, c'est ça. C'était vraiment un dépotoir, une décharge. C'était Alamogordo, euh, à à la au Nouveau-Mexique. Méchant nom en plus. Là. Puis la ville est devenue populaire dans les dernières années à cause de ça. Euh, mais mais c'est ça. Donc, c'est un peu la recherche de, cette, de ce dépotoir-là euh, qu'on qu cherche dans, dans le film, tout en relatant aussi l'histoire un peu d'Atari puis comment ça s'est passé. Hum. Euh... Un des personnages qu'on voit là-dedans, euh, ben un des personnages, c'est le game designer qui a créé le jeu Iti. E oui. Et là, on raconte le comment est-ce que ça s'est passé, le deal avec George Lucas, le temps qu'ils ont eu parce que fallait que ça St sorte Steven, pour St Noël. Steven, Steven Spielberg. Oui, c'est vrai. Excusez, c'est même affaire. Sacrilège. Euh... Non, non, son, son, <rire> son ami là, mais faut quand même pas capoter. même affaire. Euh, Howard Scott Warshaw qu'on qu'on va suivre dans le fond, c'est comme un chemin de croix pour lui. Euh, il a passé l'équivalent de trois ans chez Atari. Il dit, il raconte euh, cette époque-là comme c'était sa meilleure période de vie ever. Puis depuis ce temps-là, il cherche à à retrouver la paix avec. Ti, on on lui met quand même sur le dos et sur le dos sa création, la mort possible. D'un art au grand complet, le jeu ben, vidéo aujourd'hui considéré ben. par plusieurs comme une forme d'art, ça aurait pu se terminer à ce moment-là suite à son jeu. C'est ce qu'on raconte. C'est tough, c'est un être humain. Là. Ça s'est terminé euh, à ce moment-là pour l'industrie telle qu'on la connaissait. Euh, ça a été vraiment le premier grand flop. Mais tu sais, faut faut faut mettre faut un peu rel euh, relativiser. Euh, ce qui s'est passé, c'est que le gars, comme tu dis, ils ont signé une entente avec Steven Spielberg pour dire, hey, on aimerait ça faire un jeu sur, tu sais, E.T. qui va être un succès phénoménal. Puis même à ce temps-là, le, le film t'es pas sorti. Puis Spielberg disait, ah, tu sais, E.T. Euh, ça sera pas un grand succès, ça va sortir, dans, ça va sortir dans les salles de cinéma puis ça va disparaître quand même assez rapidement. Ça va peut-être devenir un film que les gens vont apprécier plus tard, comme quoi que ça a été un grand film, mais Je, je m'attends pas à ce que, sur le coup, ça soit un succès populaire. Bon, tu vois que c'est moyennement trompé. C'est quand même un, un film culte aujourd'hui. Un des grands films de, de science-fiction euh, de son époque. Là. Même si, bon, on aime ou on n'aime pas l'histoire. C'est quand même assez rough puis assez triste par bout. Là, mais c'est le genre de film qui vient chercher à peu près toutes les émotions possibles que tu peux avoir. vu. Non, ben, c est, c est, ça... C'est quand même un classique. C'est un film qu'il faut qu'il faut voir à un moment donné dans sa vie, mais tu sais, ça, ça veut pas dire que tu vas l'apprécier. Ça va être bien totalement le détester. C'est <rire> c'est un ou l'autre. Tu sais. Peut-être. Mais bon, fait qu'il signe un contrat. Spielberg en back, mais le deal c'est qu'il faut que le jeu sorte pour Noël. Puis c'est vraiment le grand pitch de vente d'Atari. Il y a plein de pubs à la télévision. Puis tu vois même E.T. marcher jusqu'au sapin de Noël. Puis il rouvre il un, un emballage. Puis c'est une cassette du jeu d'E.T. T'sais, avec on monte même des séquences de jeux dans la publicité. Puis c'est sûr, l'on recule dans les années 80. Les jeux vidéo c'était pas des graphismes où, où, quasi réels comme on est aujourd'hui là. C'était rudimentaire, mais c'était beau pour le temps. Ça l'air intéressant, ça l'air assez euh, grandiose. La carte avait l'air grande et tout ça, ça l'air intéressant. Mais quand le jeu a sorti, ben ça a été totalement autre chose. Puis Ça a vraiment tombé sur les épaules de ce gars-là. Puis le problème, c'est que je veux dire, c'est ce qu'on y a, c'est ce qu'on y a donné comme temps. C'est comme, ok, mais as huit semaines pour faire le jeu. Est-ce que tu es capable de faire le jeu en huit semaines Puis as-tu vraiment le choix de dire oui ou non Bon, là... ouais, puis un aspect orgueil, puis euh, tu sais, tout, il y, y a quand même une Il y avait un genre de sentiment chez Atari d'invincibilité. Il, il y a personne seul. qui les approchait. Il, tout ce qu'ils faisaient, ils il printaient de l'argent. On nous rapporte, entre autres, dans le documentaire, que c'était, dans l'histoire des États-Unis, la plus belle augmentation, là, la plus belle start-up jusqu'à atteindre le sommet, dans un temps record puis dans des dimensions qu'on n'avait jamais vues auparavant. Ils se croyaient invincibles. Non, non, c'est ça. Il n'y avait pas de compétition vraiment dans le temps. Atari... sortait n'importe quoi et ça devenait ça devenait un succès instantané parce que des jeux vidéo y en y en avait pas je veux dire tu sais le premier jeu ça a, euh, qui a été lancé pour les maisons ça a été pong puis pong entre moi puis toi là tu sais je veux dire deux rectangles qui se pitchent un carré c'était <rire> c'était pas tellement évolué puis après ça t'as eu des missiles command t'as eu des centipèdes des choses comme ça puis Pac-Man des choses comme à un moment donné mais tu sais il y avait pas il y avait pas d'autres compétitions tu peux pas nécessairement acheter plein d'autres consoles de maison c'était une Atari 2600 où tu avais pas nécessairement grand chose d'autre donc tu sortais un jeu étais pas mal certain que les gens qui avaient une console allaient l'acheter parce que je veux dire encore aujourd'hui tu achètes une Xbox tu vas t'acheter un jeu de temps en temps pour rentabiliser l'achat de ta console puis fait, euh, fait, fait, Atari s'en va signer un contrat puis Pour, pour le temps là, ils ont payé entre 20 entre 20 et 25 millions de dollars pour les droits de faire un jeu sur l'atari 2600 20 à 25 millions de dollars en 1983 là c'est de l'argent là hey, faut-tu que tu sois euh, toi sur le tachat ou aveuglé par ton succès précédent, de dire que tu vas être en mesure de compenser ça, de récupérer ton argent. Non, oui, mais c'était c'est ça. Non, le le le film était sorti quand que je regarde un peu le le le, le, le du développement. Le film était sorti en 82. Puis c'est Steve Steve Ross qui était euh, le CIO d'Atari. Euh, qui, qui appartenait à Warner Communication, le Warner Bros. Euh, c'est eux autres qui ont signé un contrat avec Spielberg de 20 à 25 millions. Puis il y a des gens chez Atari qui étaient pas d'accord. Regarde, on refera jamais notre argent, c'est impossible. Mais le contrat était signé puis il y avait pas le choix. Puis ils ont donné huit semaines aux gars pour faire le jeu. Puis c'est comme, regarde, t'as pas de pression là, mais faut qu'on refasse notre 25 millions de dollars <rire> avec ton jeu pendant le temps des fêtes. C'est à, à peu près ça. Là. tu sais c'est c'est peut-être moi là qui euh, écoute connaît pas assez l'époque dans laquelle ça s'est passé j'étais même pas né mais euh, tu sais l'étonnement que je disais tout à l'heure que c'est un doudou là tu sais cinq semaines ça s'est jamais vu tu mises autant d'argent comment ça se fait qu'on n'a pas mis plus qu'une personne dans la création de ce jeu là parce que c'était comme ça que ça se faisait puis Je sais ce gars là chez Atari, c'était c'était c'était presque une divinité là. Il y avait sorti des succès là. il y avait sorti Yars Revenge qui a été un jeu qui a, qui a été adulé sur la la la, la Atari 2600, là. C'est un espèce de c'est un espèce de jeu où tu étais un, un, un personne un personnage, tu étais comme un insecte qui essayait de défendre une ruche, quelque chose comme ça là, c'était c'était dans l'espace et tout ça, mais c'était un jeu qui était pour le temps assez avancé, tu sais. Euh, fait je veux dire lui fait, il avait fait ça il avait sorti le jeu pour le, le jeu Indiana Jones aussi il a écrit il a fait le jeu Indiana Jones fait il y avait une espèce de de d'aura alentour de tout ce qu'il faisait il faisait des bons jeux tu sais puis ils ont donné cette tâche là puis le gars rien à se reprocher le gars a non, non, fait, tout fait ce qu'il pouvait faire avec le temps qu'il a eu donc Puis c'est un peu plate parce qu'on apprend dans dans Atari Game Over que ce gars-là a été comme mis de côté par l'industrie entière. Là. Il s'est jamais retrouvé une job comme comme game designer dans un jeu, dans une compagnie. Il a jamais refait de jeu après ça. Il a il a, il a fait une dépression parce que pour lui Atari a perdu tant d'argent que ça à cause de lui mais c'est pas à cause de lui fait qu'il est devenu psychologue puis tu sais il fait il a, il, a, il a totalement changé de branche là puis le monde arrête pas de dire ah mais c'est à cause de de E.T. E. que le l'univers du jeu vidéo s'est effondré dans ces années là mais c'est parce qu'Atari aussi c'était n'importe quoi là, à un moment donné c'était c'était n'importe quelle cochonnerie t'es tout seul mm -hmm. tu sors un jeu puis tu sais que tu vas en vendre puis même si t'en vends pas des millions t'as un gars qui l'a programmé, ça coûte pas si cher que ça à, à payer un gars qui travaille sur un jeu, puis t'as le contrôle de la production de, de tes jeux, puis de la sortie des de cartouches, puis tu fais le hardware, puis tu, tu, tu fournis les cartouches en plastique, puis tu sais oui t'as d'autres compagnies, t'as Activision qui ont embarqué, t'as d'autres compagnies qui ont embarqué dans dans tu sais dans cette espèce de ballon à un moment donné, mais tu sais tu contrôles l'univers du jeu vidéo Atari c'était Tu sais aujourd'hui le jeune qui écoute qui écoute ça aujourd'hui puis peut-être même toi et Jbil, vous pouvez pas concevoir comment gros c'était Atari dans le temps. C'est Atari c'était à peu près ce que Nintendo est aujourd'hui. C'était la compagnie du, de jeux vidéo qui qui euh, nous a fait grandir nous autres les les gens les plus vieux. Tu sais moi Atari deux ça a été ma première console. C'est fait... fou comment ce que c'est comme c'est entité-là, euh, on voit plein de t-shirts, le moins normal que tu veux avoir de l'air d'un geek, c'est ça que tu te mets sur le dos, là, un t-shirt d'Atari, puis il y a un aura, tu sais, malgré que la mort du jeu vidéo a passé par eux autres, il y a un aura positif alentour de, de de, cette entité-là. Moi, ça, ça me dépasse. Une fois que tu regardes le documentaire, puis tu vois sèchement comment c'est vraiment des décisions tout croche. Tu sais, ils sont artisans de leur propre malheur. Là. Oh oui, puis Atari, euh, ça appartenait à un monsieur Bouchenel, puis Atari, il était sur le point de vendre Atari à une autre compagnie. Je me rappellerai pas si c'était pas Warner ou une autre compagnie. Il était il était dans le bureau en train de négocier la vente d'Atari parce que ça faisait pas d'argent, puis il a reçu un appel pendant qu'il était là, pendant qu'il était en train de négocier la vente d'Atari, puis l'appel lui a dit "On vient de trouver une manière de faire une console de salon." qu'on va, qu va être capable de commercialiser puis de vendre ça aux gens qui vont pouvoir jouer des jeux d'arcade à la maison là faut s'entendre des jeux d'arcade à la maison là <rire> ouais. je, je joue à l'arcade dans ce temps-là puis ce que je joue à l'arcade puis ce que je joue chez nous ça se ressemblait pas vraiment là non c'est c'est loin loin loin puis même côté gameplay puis il, il a viré de bord puis il a dit c'est plus à vendre puis je garde la compagnie puis le gars là est devenu milliardaire là mais mm. tu sais c'est c'est ça c'est ça qui c'était colossal Atari. Puis il y a beaucoup de gens qui portent des t-shirts d'Atari aujourd'hui puis qui ont jamais connu ça Atari à, ce, à cette grosseur-là. Atari faisait des jeux, des jeux d'arcade, il faisait des des cabinets d'arcade, des des machines que tu retrouvais dans des salles d'arcade dans dans des pizzerias des choses comme ça. Atari a sorti une console de maison, Atari c'était énorme. Puis aujourd'hui Atari font quelques jeux par année. Euh, pis c'est même pas Atari, c'est une licence de Atari, tu sais. Puis sortent encore quelques jeux comme ça, mais ça veut plus rien dire Atari aujourd'hui. C'est c'est. C'est pas l'ombre de ce que c'était. Du tout, du tout, du tout. Un peu comme Sega. Sega était énorme dans les années 80-90, fin des années 80, pendant les années 90, Sega était énorme. Sega avait 55% du marché de la console de jeux vidéo aux États-Unis à un moment donné. Puis regarde aujourd'hui, ils ouais. font des jeux. c'est des c'est des... des gens que tu, tu te rends compte que autant il y avait une vision pour se rendre à ce point là autant après ça ils ont pas été capables de se se renouveler ou de se maintenir à, à ce niveau là puis ouais. ce qui est, ce qui est encore plus touché avec ces gars c'est que la vision ils l'avaient tu sais avec la Dreamcast cette console là tu vois plein d'éléments aujourd'hui qui sont repris tu sais l'écran dans la manette si on n'a pas vu ça dans Wii U je m'appelle Georges ouais. non C'est toutes des éléments, mais c'était tellement bruyonnaire la technologie puis surtout la facilité de pirater les jeux que ça a tué la, la console, même si c'était une des plus innovantes sur le marché puis que euh, par la suite c'est été repris et on peut faire un parallèle avec Nintendo aujourd'hui. Ouais. Ouais. Autant là la, la Switch, écoute, ça vend bien, mais je me demande encore à quoi que les gens jouent. Tu sais, il, il y a tellement peu de, de matériel, puis Nintendo est le seul à produire vraiment euh, des jeux sur cette console-là. Ouais. Euh, puis malgré tout, là, ça fonctionne au, du côté des ventes. Autant, écoute, ça, ça vivote. là, même même si la Wii est un succès de vente, C'est pas un succès dans l'estime pour les gamers, tu sais. Pis non. oui, ça, ça a planté, <stutôt> tu sais. C'est sont une console sur deux que ça fonctionne bien. Ouais. Mais mais ça reste que il y a un aura alentour de Nintendo qui est vraiment la la dernière des grandes compagnies de jeux vidéo qui reste encore. Juste de même, euh, tu je je vais te poser une question comme ça. Ça veut dire quoi Nintendo ça pour Moi, ça veut dire Mario. Non non non, non ça veut dire quoi Le nom, ah. le nom a une signification. Euh, écoute, c'est pas de, je sais que c'était des jeux de cartes auparavant. Ouais, ça veut dire la chance au ciel. Ouais. C'est très très très très japonais là, mais c'est ça. Ça c'est un c'est un sujet pour une autre émission. Là. Je suis en train présentement de lire un un livre qui est euh, Sega versus Nintendo. Ouais, euh, on lit des livres. Qu'est-ce ouais, ça Qui est euh, qui est comment euh, comment la, la guerre Sega Nintendo a façonné notre enfance là. Euh, c'est c'est Incroyable, là. si euh, je ne sais pas s'il se fait en français, mais si vous si vous lisez l'anglais, euh, je vous le conseille fortement. Ça passe tout à travers comment ces euh, gars qui était rien du tout est venu à ramasser 55% du marché de la console de jeux vidéo aux États-Unis. Et là, je suis rendu à la partie où ça commence à être le <rire> déclin là, ouais. parce que. mais euh, en tout cas on en reparlera plus tard oui, ça, reparlera. Ça, ça va être un bon sujet mais c'est ça mais c'est un peu ce qui est arrivé à Atari puis c'est un peu ce qui arrive à beaucoup de compagnies hein c'est puis même à des des individus c'est que on on se donne un but d'envie on veut arriver à quelque chose fait qu'Atari c'était on veut développer une console de jeux vidéo que que le grand public va vouloir acheter et ils l'ont fait et on a commencé à sortir des jeux et on a commencé à sortir de la boîte Tu sais comme les films des années 80 là où n'importe quel prétexte pour faire un film était bon là. Des fois c'est encore vrai aujourd'hui là mais tu sais c'était c'était vraiment le dans, quand le VHS et le Betamax est sorti dans les maisons là, il a commencé à avoir une effervescence de films pourris là, vraiment là. un prétexte pour faire un film le genre Joe va s'acheter une pizza à la pizzeria tu sais n'importe quoi là. <rire> puis on fait une aventure parce que jusqu'à temps qu'il arrive à la pizzeria pour acheter sa pizza puis revient chez eux puis effrite puis oh mon dieu fin générique tu sais mais c'était vraiment pourri c'était un peu c'était un peu ça le monde du jeu vidéo aussi à un moment donné puis ça ça a aussi perduré un peu plus tard avec les caméras Sonic 4 puis euh, Atari ST tout ça c'est qu'on sortait n'importe quoi c'était de la pourriture un jeu mal fait du gameplay pas jouable puis C'est un peu ce qui est arrivé à Atari, un peu que, ce qui a causé le déclin. Mais E.T. ça a été vraiment comme la, la, ce que les Français diraient la cerise sur le gâteau. Nous autres on dit la cerise sur le sundae. C'est ce qui a fait déborder le vase. c'est la Quand goutte tu mets une cerise sur un gâteau... Je sais pas, moi j'en mets sur mes Sundays, là. mais en tout cas... Faudrait <rire> nous expliquer ça, cousin français. Ouais. Mais euh, euh... Fait que tu sais, c'est euh... ça, c'est que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. C'est que là, tu sors un jeu sur un film que, que la majorité du monde a adoré, parce qu'on s'entend à e. c'était le summum de la qualité, du, des effets spéciaux que tu pouvais avoir pour le temps. Puis tu sors un jeu... qu'on pourrait appeler une merde là, mais même si c'est pas si mauvais que ça, c'est quand même jouable, c'est juste que la mécanique de jeu est très très complexe euh, et un peu euh, agaçante. Ben le monde s'est découragé puis le monde a juste décidé que le jeu le jeu vidéo c'était fini pour eux autres. C'est sûr que tu avais encore des fous malades, des geeks qui ont continué à rentrer dans dans ça puis continuer à acheter des jeux mais pour monsieur et madame tout le monde ça l'a comme fini là tu sais puis ça a tué mmh. le marché. Mais c'est ça. On on fera pas le tour de tout ce qui se passe dans le documentaire. Je pense que écoute, sans lui donner une note, je pense qu'on peut dire euh, si vous êtes le moindrement des amateurs de jeux vidéo, euh, si vous avez un homme euh, d'historien, si vous êtes geek un, le moindrement C'est une oeuvre à consulter, c'est une heure, quelques minutes et ça vaut franchement la peine. C'est oh, une page oui. d'histoire qui est hyper intéressant. Oui, oui, parce que c'est vraiment c'est ce qui a fait que l'univers de jeu vidéo tel qu'on le connaissait dans le temps est mort. Et c'est quand même réinventé. Et c'est réinventé grâce à Nintendo qui a sorti de la qualité. Puis le monde crachait un peu sur Nintendo à un moment donné en disant... Ah, sont trop contrôlants et c'est vrai qu'ils sont trop, qu'ils étaient trop contrôlants. Là. Le, le livre que je suis en train de lire le, le fait vraiment les loches de ça. Là. Mais en gardant un contrôle très très strict sur ce qui sortait sur leurs consoles, on réussit à s'arranger pour que de la merde comme comme e E.T. puis comme d'autres jeux sortent pas et ne retue pas encore le marché du jeu vidéo qui qui commençait à, à à reprendre un peu du poil de la bête comme on dit là. Ouais. mais c'est c'est ça mais tu sais le documentaire on en parlait au début c'est aussi sur la recherche de ces cassettes là qui ont été enterrées et on les a retrouvées ils ont vraiment été enterrés par Atari ah, c'est oui. le punch final je voulais le garder ah, c'est pas grave mais mais <rire> si vous avez lu un peu sur, les, sur sur sur cette histoire là si vous ben avez oui. suivi l'histoire vous le savez ils ont été retrouvés mais c'est pas juste ça qui avait été non, enterré c'est pas, pas à la finalité même jeux. C'est pas la finalité même du documentaire là, tu sais puis qu qu'il soit là ou non ou tu sais seul ou pas seul, c'est ces cartouches là, c'est pas ça l'important, c'est le voyage vers ce qui est intéressant. Ouais, mais ça a été très important pour une personne par exemple, pour le gars qui a fait le jeu. Ah ben oui, oui, tout à fait. Ça, ça a fermé une page d'histoire pour lui euh, puis j'espère, le je, gars Gola est rendu à 60 ans aujourd'hui là. J'espère qui qui va tu qui pourrait revenir dans l'univers de jeux vidéo à un puis peut-être peut-être sortir quelque chose avoir sa rédemption parce que le gars a quand même fait des jeux qui ont enrichi Atari euh, au, au à ses débuts tu sais comme quand, quand je parle de Year's Revenge, c'est un jeu qui a qui a beaucoup vendu c'est un jeu qui a vendu des millions de copies là pour le temps c'est c'est quand même assez intéressant là puis Tu sais le gars sort un mauvais jeu pour quelque chose qui est même pas de sa faute là, parce qu'on il a pas donné le temps de développer quelque chose qui a de l'allure puis de, tu sais depuis ce là tu es mis ces lignes de côté. Là. Je trouve ça je trouve ça un peu dommage. Mais oui, c'est un excellent documentaire. On voit euh, on voit comme je disais, le gars qui écrit Ready Player One qui conduit une Delorean avec un ET comme passager. Euh, Show off. <rire> une autre affaire, ça la Delorean, euh, voiture qui aurait totalement passé euh, inaperçu. Si Robert Zemeckis avait pas décidé d'en faire la voiture qui voyage dans le temps dans Retour vers le futur. Parce ah, si si seulement si il avait choisi une Dodge Caravan. Ouais, parce que <rire> on s'entend dessus que la DeLorean c'était une autre affaire qui aurait mérité de se faire enterrer dans un dump à quelque part. Ouais, c'était vraiment fait. pas la voiture du siècle là non. ça avait plein de problèmes mais bon tu on a fait une icône avec cette voiture là ce qui est correct c'est une belle voiture ça ça a quand même du style mais c'était c'était un morceau de vidange là. mais elle look ouais. plus qu'elle fonctionne disons ouais on pourrait dire ça mais tu sais c'est ça c'est un documentaire si vous êtes tu sais un, un, un vrai passionné de jeux vidéo puis tu sais plus que juste jouer à des jeux mais l'histoire du jeu vidéo vous intéresse puis vous voulez savoir d'où ça vient puis tout ça, là, euh, c'est un, un vrai bon documentaire à regarder. c'est de voir aussi la mentalité chez Atari au début. Tout le monde était gelé tout le temps, là. C'était <rire> le party, il y avait un spa, il y avait de la bière, il y avait... Tu sais, c'était un peu comme les... les... Tu sais comme chez Google aujourd'hui ils ont des ils ont des baby, ils ont des jeux de baby foot, ils ont des machines d'arcade, ils ont tu sais c'est une place où où tu peux te divertir en travaillant puis c'est un peu la mentalité de la compagnie. Mais là c'était ça plus de la drogue, plus plus de l'alcool, plus tu sais. Fait que tu joues je me je me ça ça ça explique certaines choses dans certains jeux vidéo que je jouais quand j'étais <rire> tu dis le bon. gars, le gars t'étais pas straight quand il avait pensé à ça, mm. mais c'était c'était une autre mentalité, c'était c'était le party tout le temps là, puis c'est ça. <rire> Est-ce qu'on passe à la question? La question qui tue. La question qui. As-tu droit de dire ça? On peut se faire. Euh... Ouais, je pense qu'on peut se faire poursuivre. Mais on va dire à Manon de peser sur Python tout te être beau. Ok, c'est bon. Vas-y Manon. <rire> euh, moi, je, je je te demande de te faire aller tes ménages. Ok. Je sais que ça va être tough, là, mais j'essaie, OK? J'essaie d'y partir présentement, là, parce que c'est comme ça. Des fois, ça peut gricher, si vous entendez des bruits d'engrenage, euh, pogné <rire> rouille, là. C'est l'hamster, hein, c'est ça? Peut ça. Être, ça peut être moi, moi, c'est c'est pogné une patte l'autre jour, puis il bouette, fait Mais vas-y. OK, mets-toi en contexte de 1983. Tu viens de produire un jeu qui est une bouse euh, immonde, oui. et t'es euh, sur le bord de la faillite, et tu dois te débarrasser d'un jeu. Selon toi, quelle est la meilleure façon de t'en débarrasser? Je dirais de l'enterrer. Mais c'est une, une bonne question. La réponse est évidente. Là, si tu veux juste... Tu, tu veux pas que ce jeu-là se retrouve sur les tablettes. T'sais, mettons, on rentre chez Walmart. Là, puis On a vu ça avec certains jeux des dernières années où Le jeu est perpétuellement en chute libre. Là. Tu sais, au début, euh, il est dans le beau display à 70 pièces. Puis là, deux semaines plus tard, euh, il est en vente à 39. Puis deux semaines plus tard, tu vois là, puis il est même plus dans le beau display. En non, il est dans Ben à 5 dollars. Il, il est dans Ben à 20 pièces. Puis après ça, c'est marqué dessus. Il y a un autre collant, puis c'est marqué 15 pièces. Puis après ça, il y a un autre collant, puis c'est marqué 9,99. Puis ça fait deux ça semaines que le pas jeu bien, est là. sorti. Ça paraît pas bien pour pour le magasin qui a acheté ce jeu-là puis qui est pas capable de vendre. Donc, il a mal évalué euh, le succès que ce jeu-là pourrait avoir. Ça paraît mal pour le développeur. Ça paraît mal aussi pour le fabricant de la console parce que Microsoft, Sony, Nintendo euh, passent en revue chaque jeu qui sort sur leur console. Hein. Donc, Euh, je sais pas, moins euh, t interactif, hein, qui est la compagnie de jeux vidéo à moins JB, là qu'on va partir incessamment. Oui. Là. Ben euh... celle qu'on essaie dans, euh, de de de faire détruire le jeu, là, ouais, de s'en débarrasser. Ben, ben moi, je pense refaire un remake de E.T. l'Extraterrestre de e la là, là, mais avec des, avec des graphiques HD, mais le même gameplay, tout, tout, tout, là. Oui. Mais euh, fait que c'est ça, fait que ça sera un grand succès. Euh, fait que là, le jeu passe chez Microsoft. Il y a quelqu'un chez Microsoft qui passe à travers le jeu et qui envoie une liste des choses à changer. aux développeurs, tu devrais changer ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça marche pas, ça c'est correct. Ou dans un cas très très rare, ton jeu est parfait, tu peux le sortir tout de suite. C'est ce qu'on appelle, tu sais quand c'est marqué, les compagnies de jeux vidéo marquent euh, tel jeu has gone gold, c'est qu'il a été, il a été accepté par le manufacturier de la console. Donc là, ben tu reçois des demandes de, de modification, puis là tu modifies ton jeu, puis à un moment donné Microsoft Sony Nintendo te dit c'est beau mon petit gars, tu peux lancer ton jeu, ton jeu est correct. Mais là, quelqu'un a donné son OK à ce ce morceau de boudin là là qui se ramasse dans Bargain Bin à Saint-Pièce après 3 semaines d'être sorti. Fait que ça regarde mal pour tout le monde. Fait que la meilleure manière que ça n'arrive pas, c'est te débarrasser du jeu. C'est de l'enterrer, de l'entreposer, de, de le faire brûler, de peu importe ce que tu veux faire. Mais euh, l'entreposage au pied carré, ça coûte cher. Ça coûte des employés pour le changer de place. Ça coûte du pied carré de ton entrepôt qui est normalement Euh, pas donné non plus dépendant où ton entrepôt est situé le, la location au pied carré d'un tous ceux qui ont des commerces le savent t'as un commerce au centre-ville à Montréal sur la rue Sainte-Catherine ton ton coût au pied carré est beaucoup plus haut que si t'es à saint clin, -Clin des timur dans un coin à côté de, de la grange à chez Pepère, là tu sais mais c'est c'est toutes des affaires comme ça fait c'est c'est toutes des coûts puis souvent ça coûte plus cher de garder ce jeu là entreposé ou l'envoyer chez un, un dans un magasin qui finalement C'est tu sais, Walmart là quand qui vend pas un jeu pendant huit mois, monné, ils ont des ententes de commerce eux autres avec le manufacturier qui va dire ben tu vas le reprendre puis tu vas me remettre mon argent. <rire> fait, tu le retournes puis qui qui paye pour le retour? C'est normalement le manufacturier parce que monsieur Walmart là, il a les poches profondes et puis monsieur Walmart est quand même assez influent dans le domaine. Donc là je donne Walmart comme un, comme comme exemple là, parce que c'est un des plus gros qu'on connaît là. Mais Tu sais, fait que ce coup-là te revient quand même à un moment donné. Donc, c'est probablement moins cher de mettre dans un camion puis d'aller juste les enterrer un peu comme ce qu'Atari a fait dans le temps. Donc, te débarrasser physiquement des copies de jeu est probablement la meilleure manière de le faire. Moi, je suis un peu déçu, Luc. Là, je pensais que t'allais me dire, t'es mis sur une navette spatiale puis t'es envoyé direction le soleil. Ça, ouais. Je voulais, je voulais qu'on s'amuse, mais bon, hein. Monsieur, il est trop intelligent puis euh, fait miroiter ses connaissances. Non, ouais, mais c'est parce que, tu sais, ça coûte cher une navette spatiale. Puis, puis tu, la navette, t'en reviens de repousse, si t'l'envoies au soleil, là. Puis, gars, yeah, dans le meilleur des cas, t'appelles Elon Musk, hein, qui a SpaceX. <rire> tu dis, ouais. hey Elon. J'aimerais ça t'acheter une Tesla S, là, mais avant, est-ce que ça te tenterait de mettre cinquante mille copies du jeu atterri euh, du jeu euh, d'Atari 1600 E.T. Euh, e l'extraterrestre, et me sacrer ça sur la Lune? <rire> tu sais, on va le rapprocher un peu de chez eux. Le problème, c'est que même qu'on colonise la Lune, ouais. on, on va retomber sur ces cassettes-là. <rire> là on va on va se rendre compte qu'on n'a pas toujours fait des bonnes affaires hein? puis là on va vouloir aller choper sur Mars même problème d'une coupe d'année mais qu'on se ramasse sur Mars qu'est-ce que tu fais t'es poignet avec ça fait que t'es tout si bien des enterré à quelque part à El Pacoco, là ou <rire> au Nouveau Mexique là, dans un trou puis euh, tu sais faire de quoi de même mais non c'est c'est ça mais j'aurais pu aller dans une histoire euh, science-fictionniste qui est à dire euh, Tellement euh, prends la Dolorean du gars qui a écrit Ready Player One, puis renvoie-moi ça dans un futur où euh, où c'est cool. Parce que tu sais, une copie aujourd'hui de de ET l'extraterrestre dans une d'une qualité impeccable dans sa boîte avec son livre d'instructions et tout et sans aucune grating et graphing, ça peut valoir quelques dollars. Parce que tu ah. tiendrais entre tes mains euh, le jeu qui a failli détruire une, une industrie qui vaut des milliards de dollars aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que ça pourrait peut-être être la meilleure manière, c'est que prends la DeLorean et envoie-moi ça dans le futur au plus sacré. Fait que finalement la question plate. Non, non, très bonne question. <rire> c'est tu sais... C'est le gars qui répond qui est plate, c'est ça. La réponse, c'est ça, c'est moi qui est plate. Mais la, la réponse logique, c'est quand même de faire ce qu'Athéry a fait avec. Ça disparaît de de de l'univers connu des enterres et c'est tout puis là enfin... ils ressortent puis là ils font un, ils font un, un documentaire puis là ils te remettent ton shame dans la face puis ils plongent le nez dans le caca ouais pis mais mais entre moi puis toi pis ouais ceux qui nous écoutent et toi la quatre... boîte à pe... la... Les, la boîte à beurre trois quatre personnes qui nous écoutent à chaque semaine là. Euh... Dans ce temps-là, on sent on les salue, ça. On sent Marie, ça un peu. Jacques et Pierre. Je pensais qu'il y avait Rodrigue aussi. Moi, j'aime ah, beaucoup Rodrigue. Salut, Rodrigue, Rodrigue est nice. Euh, il est très nice. Euh, mais non, mais tu sais, dans ce temps-là, puis c'est un peu la même chose avec les films. Si tu regardes, on faisait des erreurs dans des films, puis on se cassait même pas la tête d'aller les réparer parce qu'on disait ça va tellement passer vite au cinéma. que personne va le remarquer parce que dans ce temps-là on pensait pas que un le jeu vidéo deviendrait une religion pour certaines personnes même si c'en était c'en était une là Mais on, on savait pas jusqu'à quel point que ça serait, ça deviendrait populaire puis pour les films la technologie d'avoir un, un, un lecteur DVD ou un lecteur VHS à la maison n'existait pas fait qu'on personne ne va plus jamais voir ça le jour où ça va sortir des salles de cinéma fait qu'on se cassait pas la tête à réparer les erreurs et aujourd'hui c'est pour ça qu'on rit tant d'erreurs qui ont été faites dans des vieux films parce que on les voit bien <rire> mais dans ce temps-là ils pensaient pas à ça la technologie était pas là tu sais fait que c'est la même chose pour Atari jamais Atari aurait pensé que un petit clin qui a fait une coupe de film de, de de de Marvel se dirait hey mais allez voir si on vraiment enterré ça dans un trou à quelque part au Nouveau Mexique t'sais. <rire> J'ai assez de temps à perdre dans ma vie pour ben aller oui. creuser un trou, tu sais parce que la logistique de ce qui a fait est quand même écœurante là. Il a fallu qu'il demande la permission à la ville d'aller euh, creuser dans un dépotoir, puis la ville au début disait non non non non, tu iras pas creuser là, on sait pas ce qui est enterré avec ça là. On pourrait On pourrait creuser euh, des dans des produits chimiques ou quelque chose de dangereux, puis relâcher ça dans dans l'univers et, et l'apocalypse zombie arriverait. Mais ils ont hésité jusqu'à <rire> temps qu'ils disent oui. Mais après ça, c'est c'est d'avoir la machinerie pour creuser parce que selon les rumeurs, il y avait une dalle de béton entre les couches de vidange, là, puis le, les cassettes se retrouvaient en dessous de la de la de la, la slabe de béton. Fait que il fallait détruire ce béton-là rendu à 30 pieds de profond, c'est rien d'évident, là. Fait que, le Puis, fallait trouver exactement où. C'est comme, comme si je te disais « Agatino, à quelque part, j'ai enterré une cassette DT dans la terre. Trouve-la. Oh, » Ouais, mais où? Trouve-la. Il y a, dé, y, a y a un, deux, trois dépotoirs, peut-être. Puis, peut-être que les, le dépotoir aurait pu même être... Tu sais, des fois, ils vont, ils vont baser des maisons par-dessus ça. Le dépotoir pourrait plus être là. Ça pourrait être en toute ta maison, chez vous, tu sais. Mais... Ont... Le dépotoir existe encore, mais c'est quand la logistique était quand même écœurante à l'entour de ce qu'elle fait. Puis moi, chapeau au gars pour juste pour ça. Mais c'est un bon documentaire. Fait que neuf sur dix, merci bye. <rire> <rire> si les gens veulent t'entendre doter euh, ailleurs, ils font ça comment euh, Ils peuvent m'entendre doter sur l'univers des rares, euh, aussi communément appelé euh, le carrosse pas de cheval ». Euh, l'univers de l'automobile sur sa roule Radio avec mon ami Marc Bouchard euh, je fais ça à chaque semaine donc il parle -il plus que moi ce show chaud ça va pas être la poque tout seul euh... ben non mais il parle quand même pas pire mais il faut y donner il est intéressant fait que, je veux dire, il faut y donner ça <rire> ah, mais, euh... ça fait différent de bah ouais fait différent de nous autres là, okay. mais c'est ça donc euh, oui ça. ça roule Radio puis tout iTunes Google Play euh... internet. Chercher sa roule radio, vous allez nous trouver partout, on est aussi à à la radio internet et tout ça. Et toi mon cher ami Sur l'APOC, mais là, on est en pause estivale. Oui, oh, oui, tu, un... tu vas trouver une raison de faire une émission spéciale sur le fait que Redoulof a signé à Dallas. Toujours, toujours. Ouais, ouais. Quand as, au pire, je ferais ça tout seul. Euh, sur l'APOC, euh, cherchez-nous les réseaux sociaux. Nous sommes là, bien actifs sur Facebook, entre autres, pour commenter ce qui se passe dans l'actualité. Moi, personnellement, « at underscore b » sur Twitter. Et euh, je vais gagner sur Facebook, l'autre réseau social. Il n'y en existe pas d'autre. Euh... Ben, anyway. euh, une compagnie qui a essayé d'en partir hein, un moment donné, là, ça s'appelait Google je pense Google, Ça, ouais. ça c'est Google Plus je suis allé voir l'autre fois, il y avait beaucoup de boules de foin qui se promenaient de gauche à droite j'ai pas de ça. compte sur VK Et là, euh, ni sur le réseau social chinois barré la boule Fait que c'est c'est Facebook là. Okay. Euh, sinon euh, la réalité augmentée, nous avons aussi notre présence sur les réseaux sociaux @realitehug pour Twitter, facebook.com/baroblique_realitehug, realitehug.com notre site internet et euh, aussi euh, on a une adresse courriel qui est podcast@realitehug.com pour Par voir. Parlant de place avec des boules de foin qui roule ouais. de gauche à droite. Vous êtes tranquille ces commentaires en gang de. Ben ils sont quatre hein, fait que je veux dire, dire un moment donné. Bien. Ils peuvent pas, pas tout écrire un courriel par jour. Tu sais, ils ont d'autres il choses à faire. Qu'est-ce que c'est force? Ouais, non, correct. À un là. donné, nous autres, on donne ça gratis, là, puis euh, Lui qui parle, puis il parle, puis il parle, puis on n'a pas de commentaires. Wow! Ouais. Mais, au moins, dites-moi ta bon, gueule. Pas cette année, là. Tu sais, qui me disent ta gueule. Quelque <rire> tu sais, chose de même. Non, mais j'avoue que j'ai été très, très vocal aujourd'hui, parce que l'Atelier 2016, c'est mon enfance. J'ai grandi -tu avec ça. J'ai tout le droit ça. de parler! Vas-y, dis-moi ce qui est sur ton cœur. Ben, ben j'ai rien à dire, là, ça... c'est ça. Parce... Ok. C'est ça. Ça a été ma première console. Je me rappelle avoir joué à ça dans dans ma chambre avec euh, ma TV euh, noir et blanc et ensuite couleur. T'sais. Si seulement je t'ai né. Si pas. seulement. Tu sais, mais moi je l'étais. J'étais jeune, oui. mais j'étais né. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est bon vieux temps. Bon vieux temps. Oui. Ouais. Sur ce, merci d'avoir été du rendez-vous. Merci à toi d'avoir fait ce rendez-vous. On vous dit à la prochaine fois. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.